Ça étrôle tout enfant quand on est sa connaissance Il arrive un moment, à cet moment C'est à l'âge de 18 ans On s'perd dans la nature, quand on découvre le sentiment Quand sa vie devient étrange Deviner dans pouvoir Popole. Mais j'ai raté le tombe alors bonne laisse-moi cacher Mais j'ai raté le tombe alors bonne Que ce droite le tout enfant Quand on est connes connaissance Il arrive à cet moment C'est à l'âge de 18 ans On s'aperçoit la nature Car on découvre le sentiment Quand sa vie devient étrange Deviner dans le bois Ça a toujours été pour une blonde